Unité 9, bilan, exercice 5. Écoutez, un agent immobilier donne des informations sur ses photos de logement. Bonjour. Bonjour. Vous cherchez Voilà. Cette année, je suis inscrite à l'école d'infirmière et je cherche un petit logement, un studio par exemple. Asseyez-vous. Je vais voir ce que nous avons. Alors, oui, nous avons un studio, mais il est assez petit. Il fait 20 mètres carrés. Il est en plein centre-ville, juste à côté de la cathédrale, et il est très clair. Tenez, regardez la photo. Ah、oh、oui, c'est vrai, il est clair. Il est joli. Mais bon, le centre-ville, c'est pas pratique pour moi. J'ai une voiture. Oui. Et en plus, près de la cathédrale, c'est très difficile de se garer. Et il fait combien 500 euros.、Oh, beaucoup trop cher pour moi. Alors, j'ai un autre studio moins cher, à 400 euros. Dans un immeuble quartier de la gare. Regardez, c'est un immeuble neuf avec parking. Il est grand Plus grand que l'autre, 32 mètres carrés. Oui. Le problème, c'est que je n'aime pas trop le quartier de la gare. Et que pensez-vous de ça Regardez cette maison. Elle est près de l'école d'infirmière. Mais je ne veux pas une maison C'est la propriétaire, une dame de 70 ans, qui loue les deux pièces sous les toits pour 350 euros. C'est calme, c'est grand. Les deux pièces font 40 mètres carrés en tout. Vous pouvez vous garer et la propriétaire est très gentille. Ça, ça m'intéresse. Je pourrais visiter Bien sûr. J'appelle la propriétaire et vous allez voir avec elle.